Bonjour à tous et bienvenue dans la 187 e des émissions Cette des émissions qui est le 12 e et 8ème de finale de l'encore plus grand tournoi de la des émissions qui réunit les meilleurs candidats de notre notre podcast et dont la finale sera la des numéro 200 le jour de nos 7 ans, le wow. 10 janvier 2023. Wow. Wow. Un petit rappel des règles du tournoi, les deux finalistes de cet épisode seront qualifiés en quart de finale et le vainqueur du jour aura un bonus de 3 points au début de son quart de finale. Les candidats sont face à moi, ils ont leur musique d'intro préparée, et on va pouvoir commencer à les présenter. Il est core recordman du nom de deuxième place, puisqu'il en a 13 avec Charlie, il va donc tout donner pour lui passer devant aujourd'hui, c'est Paul, ouais ouais Paul Musique. Personne ne le connaît, je pense. C'est le, le micro. <rire> c'est pas l'homme, il prend la mer Non, tu ouais, me dis <rires> C'est quoi Les inventeurs de Gérard Lambert de Renault ah ouais. bon. Je vous la conseille ça à Apple depuis tout ça super Le temps flies le time temps flies like a... A... like a better fly et <rire> c est, c est Écoute ça va ouais. euh, Parce que Parce que je sais des choses Par rapport au futur Et ce futur me plaît Je vous le dis à <rire> <a> tous les <rires> gens qui m'écoutent très... C'est une période <rire> t... dépressive <whoa. rire> Covid et tout <t'sin. rire> Le futur est radieux. <rire> ne vous en pas, le futur est radieux. La vie est belle, on en a qu'une, profitez-en. Bravo. Oh, Bravo yeah Écoutez les prochaines des émissions. attentivement certaines il n'a qu'une victoire dans la des émissions, mais cela reste le plus beau palmarès parmi tous les candidats puisqu'elle a remporté l'épisode numéro 39, comme le numéro du jura c'est Adélaïde yeah Oh Two times et de bonsoir. Ça va, Ça va très bien vous-même. Ça, vous ça, vous ça, vous ça, ça va bien, merci et vous-même Vous-même moi-même. Euh, très bien, ouais. Moi-même <rire> moi de moi-même. Exactement. T'as quel âge, Adé, déjà Enchantée Alors, Au début de l'enregistrement, Adé a 29 ans. Ouh, on verra, on verra CDF, la fin <rire> Alors ça dépend si c'est l'enregistrement ou si c'est le moment où je me fais éliminer. Il euh, y a quand même... Ne me pas Il a 4 victoires dans notre podcast, même si la dernière commence à dater, puisqu'il s'agissait de la numéro 141. Va-t-il va. renouer avec la victoire pour ce 187 e épisode C'est Victor Contre, ça ah, Victor dommage, ça va Victor C'est dommage, on danse tous, personne ne nous voit C'est vraiment dommage Bonsoir bon ça, jour. Jour. ça va Ça va très bien bon, Faudrait très quand bien. même vraiment faire des émissions filmées Ce serait vraiment très drôle Eh oui mais on <rire> Oui voilà, après on coupe Et enfin il en manque un Trois deuxièmes places Trois troisièmes places Et deux quatrièmes place Qui d'autre que ce ah. joueur de tennis du dimanche Pour être un lucky loser dans ce tournoi C'est content ah, yeah ah non. Ah ça colle comme un homme du coup. Oh J'espère <rire> que ça me donner la force Ça change ah, La, la wildcard de la désémission est très wild ah, euh... C'est le moment où elle devient forte Milan. Ah, okay. Elle s'entraîne comme un homme Bonjour, non, mais mais là, voilà. La polémique se vende bon, bon, Comment ça va Quentin Très bien, je suis ravi d'être ici Fabuleux Est-ce hmm. est que je ne présenterai pas le cadeau maintenant que tout ouais oui, fait... ah, le monde là Ouais Le cadeau, le cadeau Le cadeau c'est s'il vous plaît Une peluche wow Mario. Oh Une peluche Mario a gagné euh, Tu l'ai sur le Tour de France ça. Euh, non non non, non j'ai eu dans ah, c est, c est, je me disais c'est pas un maillot ça. J'ai eu ailleurs. A ah, tu donnes oh, un ça c'est génial. Autour d'Italie. Et Mario <rire> et Cipollini. Donc Cipolline. la peluche Mario a unions. remporté pour ce cette deuxième émission numéro 187. Les règles du à 5 manches, on a le début, après on est à la suite, en terme de la suite il y a un ou une éliminé ouais. Ensuite le milieu, puis après ce fait en terme de laquelle il y a un ou une éliminé Et la fin, les deux personnes qui iront en quart de finale On commence par le début Alors ça se passe comment là On attaque C'est normal hein Comme d'habitude. Chacun son tour Non. <rire> le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues. Plus vous répondre tôt, plus vous marquez de points. Tôt Bravo Dédicace Alexis, euh, non, je mais... t'aime, kiss kiss, baba, forever. Pour répondre, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Pas le droit de répondre deux fois de suite. La première question du début, c'est la question tournoi, puisque dans chaque... Déjà Des émissions de cet encore oh. encore plus grand tournoi des émissions, il y a une question de tournoi. Pied au plancher hein. Donc sur... <rire> est sur un tournoi, une compétition pour 5 points. De quoi a eu besoin l'australien Andrew Ngai pour devenir champion du monde de pour devenir Quentin. champion du monde de 2021. Oui. D'une perche. Non. De quoi a eu besoin l'australien Andrew Ngai pour devenir champion du monde en 2021 Paul oui de de l'abandon des autres participants de son concours. Non. Ah, bonne idée. Non. De quoi avait ah, besoin l'Australien Andro and Guy pour devenir champion du monde en 2021 Victor Oui. De se doper Non. non. Mmh. C'était bien. Ça pourrait, <rire> ça pourrait. Ça se rappelle Valverde Oh là T'as oh, fait ça. les sentiments personnels là, oh, euh, On rappelle du... qu'il est revenu plus fort. Oui. <rire> Comme par hasard. <rire> Pourquoi points De quoi a eu besoin l'Australien Andrew Ngai pour devenir champion du monde de 2021 D'un concours dans lequel il est demandé à des personnes de résoudre des problèmes compliqués. De quoi est-ce qu'il y a besoin En sachant qu'on lui a demandé de résoudre des problèmes compliqués. AD De son cerveau Oui, <rire> oui, alors oui, mais non. Comment ça Oui c'est pas la réponse de ma question. D'allumettes Non. <rire> quoi <rire> <rire> <rire> Euh, Victor, de Gantbox. Non. non, pourquoi t'as dit non <rire> <rire> J'étais vrai de Gantbox, je sais pas pourquoi, ça sonait ah, tellement oui. Oui. <rire> oui. non, ah. non. direct. Oui, de Gantbox, non. Paul, paper, d'un paperboard, un petit paperboard <rire> il a fait des petits calculs, puis hop, non, ah, ok. Bon. Euh, Quentin, oui. d'un boulier. Non, Paul, <rire> d'un sablier. Non, Victor, de la foule. La foule Oui dire. Bah genre il veut faire une expérience scientifique, c'est ah. genre euh, un tournoi mathématique quoi. et il fait appel à la foule non. pour euh, pour l'aider. Non. De quoi a besoin l'australien Andrew Ngai pour devenir champion du monde en 2021 d'un concours dans lequel il est demandé à des personnes de résoudre des problèmes compliqués pour trois points Concours de le nom et Financial Modeling World Cup, c'est-à-dire la Coupe du monde de modèles financiers. Oh ce si qui lui a, a permis ordinateur. de remporter la coquette somme de 10000 dollars. Paul un un vieil ordinateur. Non ok bon Mais quand il est comptable Il va savoir ça Victor, un ordinateur quantique Non Paul, d'une carte coulette Une carte coulette De quoi est-ce qu'il a eu besoin l ben, de des... Et ah, oui, des... Pour des donner champion du monde en 2021 Une Casio Avec ça ça se trouve Un concours dans lequel il est demandé à des personnes de résoudre des problèmes compliqués Concours dont le nom est Financial Modeling World Cup Ce qui lui a permis de remporter la coquette de 10 000 dollars. Quentin. Quentin. D'un verre d'eau. <rire> Paul. Il faut essayer de rater. Euh, des lego Non. Bon. Pour deux points. AD. Des... Oui. De Twitter. Non. Pour deux points. Grâce à des formules et autres fonctionnalités d'un logiciel. Quentin Excel. Et deux points pour Quentin ah Oh putain, c'est ça la <rire> Il a été champion du monde d'Excel ah, ah ouais Eh ouais, yeah, yeah, oui, ça fait deux points pour Quentin Plutôt nul, mais bon, ok <rire> Ouais, bravo le comptable Excel, c'est ma vie Et oui, créé par Microsoft ce logiciel, il a, en effet, il est demandé à des personnes de résoudre des problèmes financiers compliqués sur Excel, et il a été champion du monde 2021, il a remporté 10 000 dollars, c'est le champion du monde d'Excel Au meilleur ouais. forgeron, il gagne pareil C'est vrai Ouais en faisant, mais, en faisant, mais mais ils font des épées, c'est plus cool <rire> C'est vrai Ça fait donc 2 points pour Quentin, 0 pour Paul, Victor et Adelaide. Ouais, ouais, ouais. L eau, l eau. On va applaudir. Ouais. <rire> Quentin, pour la confiance. Non, elle, était, elle était pour toi, cette fois. Ça, c'est Mulan. Toi, <rire> Deuxième question pour 5 points. Qu'est-ce qui s'arrêtera le 18 novembre 2022 Paul. Le monde <rire> Et non Sinon, ne pourrait pas aller au bout du tournoi. Ah, demain, ah ouais. Alors, pas tout de suite, le monde. AD, euh, l'indépendance d'Hong Kong. Non. Allez, bim. Non, <rire> Allez, l'hongkongais, encore colonisés les... Qu'est-ce qui s'arrêterait le 18 novembre 2022 Paul euh... Ah si, je le sais Ah on'' a déjà... déjà sorti dans des émissions, le Minitel. Non. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ad à 10 ans près, le calendrier Maya. Non, c'est vrai. <rire> Victor, les réserves de gaz en, en Europe. Ah, ah, bravo, ça dénonce. On ça. est tous non. super déprimants. <rire> Et si la réponse n'était pas le malheur Non, non. Ah, non, non, non au pas. contraire, il va, il, il va être son pic, ouais, <rire> pic Qu'est-ce qui s'arrêtera le 18 novembre 2022 Pour 4 points Après plus de 18 années d'existence quotidienne hors week-end Qu'est-ce qui s'arrêtera le 18 oh, novembre okay. 2022 Après plus de 18 ah, années d'existence quotidienne hors mmh. week-end Si personne n'a répond sur les 4 points, tu pourrais y aller Victor Je sais pas si ça 2022 18 Quentin, ça fait combien temps qu'il comptable 12 Attends, tu dis vrai j'ai pas, pas écouté ce que tu disais. Ah ouais. ouais. Le euh, Quentin, le télescope euh, Hubble. Ah, c'était ouais. c'est pas bête. Qu'est-ce qui s'arrêtera le 18 novembre 2022 après plus de 18 années d'existence quotidienne hors week end Pour 3 points. Quentin. Quentin Euh le service de la poste des lettres. Non. Ah, <rire> le mais pareil, courrier, oui. ah, le, timbre, le timbre rouge, rouge ouais. C'était dans le oui, tout ce oui. que j'ai dit, le timbre. Oui. Oui, oui. <rire> Pour trois points, qu'est-ce qui s'arrêtera le 18 novembre 2022 après plus de 18 années d'existence quotidienne hors week-end à la télévision française Ah, à des... Euh... <rire> Euh, le téléfilm euh, sur TF1, là, euh... putain, comment ça s'appelle C'est pas un si grand soleil, c'est Une fin de réponse, ton prénom. Ah ouais, je, ouais, Quentin, ouais. après, non, ouais. euh, je l'ai dit tort, Ah mais, oh, Quentin, c'est... Eh oui, bien joué, euh... bien, bien joué, les gars. Deux secondes, mmh... une seconde. Non, non, non, Ah bah non, si, elle dit attends, ton, attends, ton prénom, attends, non, attends. non, non, tu dis ton prénom, tu dis mais... tout, tout de suite. Non oh, mais... Quentin. Plus belle la vie. Bravo. Bravo, très Quentin Ah, putain C'est du Ouais, tu l'as volé, celui là ouais, mmh. En effet, ce qui représente un peu moins de 5000 épisodes dans les rues de Marseille diffusés sur, diffusés sur France 3, c'est plus belle la vie ouais. qui s'arrête le 18 novembre 2022. 3 points pour Quentin, 5 points en tout. Ouyeux. Oh, yes. Et 0 pour Paul Victoria ah, Adelaide. C'est non 3 et dernière question du début pour 5 points. Comment le chimiste et physicien John Dalton a-t-il laissé une trace dans l'histoire <rire> Il a battu le cluc. <rire> Comment le chimiste et physicien John Dalton a-t-il laissé une trace dans l'histoire euh, Victor, oui. euh, il a inventé la nitroglycérine. Non. Oh, Paul, oh, et c'est grâce à lui qu'on s'est aperçu que les gens étaient daltoniens. <rire> Cinq points pour Paul. Non oh oh, ouais ah, Et eh oui, le daltonisme, le daltonisme vient de John Dalton, yeah. qui oh. s'est rendu compte de lui-même qu'il ne voyait pas les mêmes couleurs que les autres, malgré le fait qu'il ait fait des travaux sur la théorie atomique publiée en 1808. Euh, il s'est rendu compte en fait qu'il voyait pas la même couleur que les autres. Il a commencé à étudier cette maladie, ce qui a donné le daltonisme. 5 points pour Paul Bravo. Petite, bon. euh, petite bon. égalisation. 5 ouais. pour da... Paul, 5 bon pour ça, Quentin, 0 pour Victor. Je te donnais Dalton qui faisait péter les pénitentiaires. <rire> la compétition retrouve ses droits. 5 <rire> <rire> pour Paul, 5 0 pour, pour Victor et Adélaïde Je verrai pas à la fin de, de l'émission, euh, avant attends. mon anniversaire. Il est temps de passer à la suite. La suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvé, un ou une éliminé à la fin de la manche. Première liste, je vous demande de me citer un pays reconnu par la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, en 1920. Sauf la France <rire> C'est marrant du coup Voilà ouais. Un pays qui était reconnu en 1920 Sauf la France Par la Société des Nations Qui est l'ancêtre de l'ONU C'est Paul ou Quentin ouais. premier qui me dit son prénom Paul euh, Qui commence En 1920 Oui Il y a 102 ans Allez euh, les, les états unis ah, Allez ah, C'était bon là C'était pas cas Et Bonne réponse allez. Quentin Allez Ou Quentin ah. oh, Enfin moi je suis <rire> Quentin Et puis, Le mental déjà Quentin Ouais <rire> L'Italie. L'Italie, c'est une bonne réponse. Adèle Victor, le premier qui dit son prénom L'Espagne. L'Espagne, c'est une bonne réponse. peter Portugal. Portugal, c'est une bonne réponse. Paul Mexico. Tu veux dire en français Oui, le Mexique. Le Mexique, c'est une mauvaise réponse. Non Aïe, aïe, aïe, aïe. Alors, c'était quoi avant le Mexique C'était les Mayas encore en 1920 Non, mais stop, arrête, Ali, je fais des fausses, là. Le Canada Quentin dit le Canada, c'est une mauvaise réponse. Tu sens de cette liste. C'est faux, c'est pas possible. Il n'y avait trois pays. En la Société des Nations. Adélaïde. La Belgique. La Belgique, c'est une bonne réponse. La Suisse. La Suisse, c'est une bonne réponse. Donc, la, la Société des Nations était européenne. <rire> Adélaïde. Euh, la Norvège. La Norvège, c'est une bonne réponse, Victor. Euh, la Suède. La Suède, c'est une bonne réponse. Adélaïde. Le Danemark. C'est une bonne réponse, Victor. Vous oh, me tentez l'Arabie Saoudite, là. <rire> Allez-y. Euh, la Grèce. La Grèce, est une bonne réponse. Adélaïde. Luxembourg. Luxembourg, c'est une bonne réponse, Victor. Euh, les Pays-Bas. La Hollande. Pays-Bas, c'est une bonne réponse. C'est pareil, même concept que Paris, Île-de-France, Royaume-Uni-Angleterre, Pays-Bas-Hollande, il faudra m'expliquer. La, une... la Hollande, c'est une région des Pays-Bas. C'est comme si on disait que la France s'appelait la Bourgogne. Adélaïde pour revenir à hauteur de Quentin et <rire> Ce serait beau, hein ça ferait plaisir. Ah. Du coup, je vais forcément me foirer. Ah non, c'est facile. Le Royaume-Uni. Tu connais l'Europe. C'est ah, une, euh, ah. une bonne réponse. La Pologne. La Pologne, c'est une bonne réponse. Tout le monde a six points. Oui, bien sûr. Oui. <rire> Quentin roulerait sur cette question, normalement Là, on serait au fafou de l'Argentine Argentine, Argentine <rire> euh, Allez, euh, je t'enlève l'Allemagne. L'Allemagne... Si tu me dis que l'Allemagne en 1902, oui, ça l'est... C'est pas Mais non En 1920 C'est encore un empire, je sais pas quoi, il y a un casseur encore. non, en 1920, c'est l'Allemagne quand même. Non, c'était un Reich. Euh, le Japon. Le Japon pour Victor. Ah. C'est une bonne réponse. L'Autriche. Oh. C'est une bonne réponse pour Adelaide Victor. Et la Chine la Chine, c'est une bonne réponse pour Victor, <rire> Adèleïde. Ouais, ouais. <rire> euh, bon, là, je vais commencer à dire n'importe quoi. Ça va marcher. Ouais, <rire> euh, L'Ukraine. Bonne réponse, l'Ukraine. Victor. La Roumanie. C'est une bonne réponse. La Hongrie. Adèleïde dit la Hongrie. Bonne réponse. Non, mais... Véthor, <rire> la Bulgarie. Il y avait quand même un truc avant tout Bonne ça réponse. qui, qui, qui paraissait énorme, qu'on connaît tous, et qui comme par hasard n'existait pas soi-disant à l'époque où c'est censé exister. Donc, ah, Je me casse. Mais <rire> non, mais c'est bon. Non, mais tu tapes une journée de tâche, tu fais deux heures de route et tout, c'est bon. bon. Deux heures de route. Si, deux heures de route. Pas rouler vite. <rire> Eh, oui, on se limite à 50 quand tu <rire> as L'Australie L'Australie c'est une mauvaise réponse du sort de cette liste. Victor il te reste bien bien là, juste, est très très trois réponses anti-réponses bien tu marques. L'Europe. Oui. Euh, la Russie. La Russie c'est une mauvaise réponse. Ah bah, il serait temps oui. À la fin, bien, alors bien. il nous restait l'Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, on Azerbaïdjan, Bolivie, Brésil. Bien. Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica. Un Chili n'avait tout autour du Mexique, ça existe <rire> mais le Mexique n'existait pas. Le Mexique, la Ch... le Chili autour du Mexique c'est Chi... pareil, c'est l'Amérique du Sud, c'est pareil. Oui. Mais si le on Mexique, met ONU pareil. Canada non, 1920, c'est Donc quoi. ça selon Antoine, et selon en 1920, ça avait les États-Unis, États la mer, l'Espagne, <rire> le Chili. Oui. Ben non? Au début il y a la Au il y pas séché en 40 ans de l'exil. Le Goethé, l'Islande, la Lettonie, la Mongolie, le royaume serbe croate, et slovène, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, le Venezuela ou encore le Yemen. À la fin de la première pas... liste... Alors, du coup, on devrait plus de points, parce que c'était plus dur de trouver les pays qui étaient pas dedans. <rire> et les trouver du deuxième À la fin de la première euh... liste, 10 points pour Victor et Adelaide, 6 points pour Quentin et Paul. Tout s'est inversé. Et là, on applaudit pas. Table time. Alors, deuxième liste, je vous demande de vous concentrer, s'il vous plaît. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à la faire. Je vous demande de me citer un mot, y compris les noms propres, qui contient le son R et qui est utilisé dans le nom d'une ancienne de coiffure en France. Ah, génial oh, Liste rendu possible grâce au magnifique site tif.r, qui regroupe tous les jeux de mots que font les coiffeurs à travers la France. Les noms communs doivent être en français, et attention, je vous demande des sons en R, pas en R. Sauf R, a R, qui, par exemple, qui a euh, l'air marin, h i ou encore euh, un bol d'air, si bon. ça marche pas. C'est dur, hein J'en ai aucune idée, R, moi. Bon. Moi j'en ai un aussi mais j'espère que c'est pas le même Moi bon, je commence, allez euh, Non c'est Paul qui a dit son premier ah. ouais. mais, Oui non mais moi j'avais Hitler <rire> C'est je fais le mot bon que je fais C'est le mot que je fais Non, mais tu tu te comprends pas. Je comprends pas Tu trouves le nom d'un salon Il a compris Mais donc faut que je trouve quand même un mot comme Hitler, voilà, Hitler, Hitler, Hitler Un mot okay. comme <rire> un nom commun ou un nom propre Mais, mais Hitler, Hitler. c'est un nom propre oui, mais... <rire> Bah c'est bon <rire> Non mais Paul oui, bah, alors, Maintenant faut que je réfléchisse je... Réfléchis ce matin j'ai compris oh. Réfléchis <rire> <rire> ah, Oh là <rire> Oh, oh, oh l'idée qui est venue là Il y l'idée qui est venue Quel mot ça va <rire> Bulldozer <rire> C'est le seul que j'ai oh. Et je, je perdrai là-dessus Tu perds là-dessus ouais, ouais. oh. Il te reste une liste Mais, mais c'était dans... ça l'idée Dans l'idée voilà Ok bah dommage Par exemple comment t'as en dire <rire> Ernest mais... <rire> C'est bon c'est bon Adé Mais, mais bon. j'ai ah, ah, une question de meurtre Mais non plus c'est trop Mauvaise réponse C'est Bulldozer Il a fait à une ballade <rire> de malade, Atmosphère Bonne réponse ouais <rire> Voilà Étonne. Victor Éphémère Bonne réponse éphémère Allez je tente hémisphère Alors attends <rire> Je reste sur la même bah, euh, Ernest hémisphère Même rapport avec <rire> Hémisphère c'est une bonne réponse Allez Victor Capillaire Capillaire, ah, c'est une bonne ah. réponse. Si j'avais pas commencé, j'aurais peut-être eu une chance, mais même, pense oui, je pense pas. <rire> aussi, je pense enfin, pas. Je suis passé après toi. Suis... <rire> Adèle. <rire> Hitler, M.D.S.R. <le soeur> et Ernest. <rire> Adèleide. La seule ce que j'ai, c'est belle-mère. <rire> réponse. Euh, oh. Victor, t'as vraiment... fait dalle dans la liste de cette liste de, de l'enfer. Euh, je suis désolée. T'as de... droit à euh, trois réponses, si tu répondes tu marques un point. Espérance. Espérance oh. ah, putain, Ou oui. Esper Victor, oui. Ou Esper oui. Esper je compte Et... Bonne réponse Victor ah, Je n'en ai quoi. plus j'ai tenté tenter Cimetière Ah <rire> oui Cimetière je vais vérifier Mais euh, non Alors on avait Abécéder ah, Axel Les mecs qui s'appellent Axel Font beaucoup beau R. Axel R Ah non ah, ah, putain On avait bulle. sinon Alt R Ego On avait beaucoup oh, Ah oui Antique R euh, On avait aussi Art R artr artère brouière ah oui je crois que c'était juste un truc allemand artère chimère kistler colocataire conseillère corsaire crinière divers énergie beaucoup s'appellent n r j Finiste r r ah ouais bastin ouais. festinnière on avait gulliver hérisson <rire> Hervé. Oh. Oh, oui. r r Interstellaire les... Isère ah. Jalabère On a le quoi euh, ah. ah non génial. Panthère Nucléaire Nécessaire Lucilaire Enfer On a pas au clair encore <rire> le Bulldozer Veuclair Moi je les garde hein. Je les dépose On a aussi Et pas Hitler R Hitler le laisse. On a aussi R <rire> Kelly Ah oh oui, oh oui, oui, oui, oui. Saint-Désert Robert Ça, solidaire Sommaire Sphère Terre Univers Ou encore Voltaire Voilà, bien. Ah là là là à la fin de la deuxième liste, a 13 points pour Victor, 12 pour Adelaide, 6 pour Paul et Quentin <rire> Dernière liste, je vous demande de me citer le prénom d'une personne suivie par Emmanuel Macron sur Twitter oh. Le 26 juillet 2022, sauf Elisabeth, et c'est toujours Paul qui commence euh, Ah oui, je vois où tu veux en venir, euh, Olivier Olivier, oh on scame les deux là ah oui. Moins un, moins euh, un fois euh, deux Non, deux. elle m'expliquait qui était Elisabeth <rire> <rire> <rire> Pour moi c'était la, euh... la dame de Titanic Bonne s réponse Paul oui, Quentin Elle s'appelle Rose, ah, Rose. <rire> euh, Angela Angela si mauvaise réponse non. Oh. Non, Elle n'a pas Twitter Et est, Elle n'est pas suivie par Emmanuel Macron Est-ce qu'elle a encore un chancelière surtout oh. Ça change pas elle a quand même encore ah, bah, il, a Alors, là, il a une follow direct là. Oh, ah, ouais. Tu sors cette liste Quentin de la compétition, du coup. Oui, mais... <rire> oh, la, oh, la ah, déception. Ah, c'est bien, je peux dire ah. n'importe quoi, du coup. Ouais. Tu vas vérifier sur Twitter celui... s'il a celui-là Oui. <rire> euh, Philippe. Philippe, c'est une bonne réponse. Victor Édouard. <rire> c'est une bonne réponse. Paul Boris. Ah. C'est une bonne ah, réponse. Ouais, voilà. euh... Je ne connais aucun ministre, en fait. Ouais. <rire> c'est ridicule. Pierre Pierre, c'est oui, une bonne réponse. Enfin, je oui, je fais ça, moi. C'est ma stratégie. Richard. Richard. Pierre Richard. Richard Ferrand. Excellent. Bonne réponse, Paul. Gabriel. Bonne oui. réponse, Gabriel. Ah, j'ai une autre petite fouine en tête. Mmh. <rire> euh, Marie. Marie, c'est une bonne réponse. Attends. Tu dis au hasard ou tu connais Je dis absolument ah. au hasard. Oui. Victor. Gérard. Ah. Gérard, c'est une bonne réponse. Paul, Gérald. Oh ah oui, c'est juste foutu de ça. Bonne réponse, Adelaide. Antoine, j'essaie de gagner des points. Et me suis, c'est vrai. Bonne réponse. Alors que quand est toujours en train d'essayer de trouver si ma France <rire> Julien Gella. Oui, mais du coup je suis tout bien sa, sa liste de followers, mais il y en a 16000. Non mais non, <rire> non les gens qui pas suivent 000. pas les gens qui le suivent. François. François. Ah, j'allais le dire. Bonne réponse. Paul. Euh, ouais ouais ouais ouais ouais. Qui suivrait pas un Paul. Paul, c'est une bonne réponse, ouais, Adelaide. Allez, je tente. Est Ce qui suivrait pas une marine. <rire> oh, oh, oh, oh ça c'est osé est -ce ça. Est-ce qu'on peut dire si on suit plusieurs une, une on... bonne réponse Est-ce qu'on peut dire plusieurs fois si on suit plusieurs fois Non, OK. Bonne réponse Marine, Victor. Nicolas. Nicolas. Nicolas. Tu soit euh, Besançon soit euh, Sarco. Bonne réponse. Paul. Ah Besançon, il s'appelait Nicolas. Non. Bah non, non. non c'est Olivier Besançon en plus, je crois. Ah, oui. ah oui, non, c'est un autre Nicolas. Nicolas a eu genre genre genre genre genre. Ah oui, Déjà dit, non, dit tu veux dire, tu Genre, c'est une bonne réponse. Oh, un petit Patrick. Oh, un petit Patrick pour oh, la dérive. Patrick de famille. Alors que Quentin est toujours en train de défiler sur les 7000 abonnés de Angular. Non, j'ai trouvé les 723 de Macron. Patrick c'est une bonne réponse. l'amitié la, franco-allemande. Ro <rire> Roseline. Ah Roseline, c'est une bonne réponse. Ouais, ouais. <rire> Boris Johnson. Pardon. Qui veut me soulever pour avancer Paul. Joe. Joe. Comme joke. <rire> bonne réponse. Est-ce que si dis Boris, quand il se prend moins Non, je suis désolé. Oh non, je n'ai pas besoin de ça. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux dire Boris Déjà dit <rire> ouais, oui. oui, il a déjà je dit. Je t'ai dit ouais. direct après Angela. Okay, ah, ah, mais, alors... mais comme tu as la chose, nous disons « Est-ce que je dis Boris ?» ah, Tu sors de cette liste, Adélaïde. Victor. matteo et Mathéo Mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Paul, tu as déjà je je la liste. Je ne pas rattraper Adélaïde, de toute euh, façon, là. Non, vas-y, vas-y, en oh, freelance, là. Euh, alors, euh, Jacques... <rire> <rire> Jacques c'est une réponse euh, cheminade alors euh, alors euh, ah déjà 10 ouh oh, oh, j'ai fait une faute avec un petit Philippe j'ai fait une Philippe Guillaume le giggi bonne réponse Marc <rire> <rire> la, la panique totale bonne ouais. réponse oh, c'est cool. bravo bon, ça m'a servi à rien je t'aime Alors, il fait, parmi les plus connus Rihanna, <rire> il suit Rihanna. Ah, oui, ah oui. putain, il suit Rihanna. Oui, c'est euh... qu -ce qui t'a marqué dans la liste des abonnements de Thomas Macron Pesquet. Thomas Pesquet, ah, bien ah, sûr. Ouais. Ah, oui. Éric Dupond-Moretti, par exemple, ou encore. Euh, Olaf Scholz, qui a remplacé ah, Angela Merkel. Ah, oui. Chloé Christel, Clément Clotilde, Jean-Marc Najat ou Najat, Valable KSM eh, eh, qui suit. Ah, oui. A la fin de la suite, on a donc 19 points pour Victor, 18 pour Adelaide, 15 pour Paul et 6 pour Quentin. Quentin, tu es donc éliminé. Est-ce que tu as un dernier mot Merci pour l'invitation. Triste pour l'amitié. T'es parti si bien. Putain, j'avais jamais fait un début pareil. Et là, sur deux listes, chié dessus, là. T'as fait un départ. Tony Truant, derrière. Bravo, Quentin, quand même, pour l'applaudir. Bravo. Je continue à vérifier, quand même. J'ai 700 personnes à regarder. Les comptes sont remis à zéro et on passe au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dont le thème commence tout de part en n cinq et sans chacun, un point par bonne réponse. Je vous rappelle que vous pouvez savoir ce qui se cache derrière chaque thème et choisir si vous le prenez ou pas. Victor, comme tu as su marquer le plus de points dans les deux premières manches, tu choisis en premier entre un lieu, un moment et un autre truc. Un Ma moment Un moment. En jouant à pile ou face, est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le laisses <rire> Attendez quand même. C'est une pièce de sa poche, c'est un artiste. Trop... Non, un, un, un, un autre pas truc. Trop Alors si tu le laisses, il peut plus revenir dessus. Ouais, hein. je sais, je sais, un autre truc. Un autre truc. C'était quoi ça C'était le un moment. Oui. Ouais. Okay. En modifiant l'heure de l'horloge de la fin du monde. Oh, est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le laisses Ah mais il a encore le droit de laisser. Ah oui. Allez, ah, par contre, le... s'il laisse oui. ça, oui, oui, il est obligé, il est de, obligé prendre de prendre le dieu et voilà. Je le prends. Il le prend. En modifiant l'heure de l'horloge de la fin du monde Victor. Quelle heure représente l'apocalypse sur l'horloge de la fin du monde Minuit. Bonne réponse. Je savais pas déjà. <rire> Victor, en réaction à quelle guerre venant de commencer cette horloge fictive a-t-elle été créée en 1947, son but original étant d'évaluer la possibilité d'une guerre nucléaire La guerre froide. Bonne réponse. Pour information, l'horloge a commencé à 23h53. <rire> en quelle année correspondant à la dislocation de l'URSS, l'horloge a-t-elle <rire> affiché l'heure de 23h43, moment le plus éloigné de minuit depuis la création de l'horloge Euh, en quelle attends, année, attends, correspondant attends, attends, attends. à la dislocation de l'URSS, l'horloge a-t-elle affiché l'heure de 23h43, moment le plus éloigné de minuit depuis la création de l'horloge peur de me 1991. Bonne réponse ah Bravo peut que je savais même pas. Victor, mmh. quel critère autre que le nucléaire est entré en compte dans la modification de l'heure de l'horloge de l'apocalypse à partir de 2010 Le dérèglement climatique Oh oh. oh là là Le grand chèm Le grand chèm peut-être à 30, oh. secondes, près. Oh. Oh. À 30 oh. secondes près Quelle est heure est-il est sur l'horloge de l'apocalypse plus... aujourd'hui A 30 secondes près Quelle heure est-il sur l'horloge de l'apocalypse aujourd'hui En plus c'est chaud parce que je crois qu'ils l'ont changé il n'y a pas longtemps Avec la guerre en Ukraine Euh J'irais 23h58 Bonne réponse 23h58 Et 20 secondes C'est le grand chèm pour Victor que voilà. beaucoup savais, de jamais entendu parler de cette horloge avant là, bah, regarde, maintenant tu sais bah, tout. Tu vois, à attends, à voilà. un... 23h58 ça pue que quand même hein. Oui. On ouais. va pas te dire C'est encore. Il te reste 1 minute plus 20, près à... Que moi d'ailleurs. Adélie il faut reste... ramener à moi-même. <rire> Adélie il te reste un lieu ou un moment qui est en jouant à pile ou face. C'est dur comme choix. Alors, sachant que si tu prends un lieu et que ça te plaît pas tu peux revenir Et ben voilà, je vais faire un lieu du coup. En Sibérie. Ah ouais. Mmh. Non, mmh. je vais prendre à pile ou mmh. face. <rire> Bof. Mais Bof. je sens que ça va être pourri. Quand même. En jouant à pile ou face, que trouve-t-on sur, sur le côté pile des pièces en euros Qu'est-ce qu'on trouve sur le côté pile des pièces en euros Une carte de l'Europe C'est une mauvaise réponse. Ah, non, c'est le numéro en fait. La valeur de la pièce. Ah. Adelaide, que trouve-t-on sur le côté face des pièces standards de 1 et 2 euros fabriquées ah. en France ah. Qu'est-ce qu'on trouve sur le côté face des pièces standards de 1 et 2 no, € et 1 et 2 €, fabriquées Et je tente la carte de la France. Eh non. Toujours pas. C'est un, un arbre Un arbre. Wow, ouais, d'accord. Vous vous même tu coupes point pognon. Bien, c'est le commerçant t'envoie tous les jours des pièces. Je fais que des cartes moi, puis des chèques payés. Ah, ah, je veux aucune monnaie. Adelaïde. Ah oui, par contre, ah, un conseil aux voleurs, ne braquez jamais une pharmacie, il y a rien à voler. surtout pas la mine. Adelaïde. Comment appelle-t-on le moment précédent généralement un match lors duquel un pile ou face est réalisé par l'arbitre de ce match Comment est-ce qu'on appelle ce moment bah, le, mom le moment pile Et c'est l'heure du moment. C'est pile ou face. Le mot du jour, le moment pile ou face. Le, le, le, une chance sur deux. Non. Quelqu'un là Le tos. Le, tos. Ah, le TOS De quelle entreprise informatique Les deux fondateurs ont-ils décidé de jouer à pile ou face L'ordre dans lequel leur nom de famille Apparaîtrait dans le nom de l'entreprise De quelle entreprise informatique Les deux fondateurs ont-ils décidé de jouer à pile ou face le L'ordre dans lequel Leur nom de famille apparaîtrait dans le nom d'entreprise Google Non Pacarbel Non, non c'est Hewlett-Packard Ah, ah, presque ouais, <rire> ça compte ça compte Victor Donc, ça aurait plus s'appeler au HP ça aurait plus s'appeler PH ah. si c'est joué un pile ou face c'est vraiment victoire presque pour éviter oh, le zéro aïe aïe le petit chelem <rire> dans la série friends comment Rachel fait-elle pour gagner 57 fois consécutivement au pile ou face contre Joey elle oh. dit euh, je gagne si c'est face tu perds si c'est pile et oui <rire> oui <rire> wow C'est super malin, ça, Paul, en Sibérie Bah, écoute, on est bien. Allez, ça fait plaisir. Eh, dis-moi, qu'est-ce que c'est, le transsibérien, mon petit Paul C'est un petit choutchou. Eh, le choutchou, c'est comment tu appelles ça, le choutchou Bah, le choutchou Eh, dis-moi à mon bras de Un train. Un train, bonne réponse. Il pas drôle, Bah, pas drôle du tout. Qui relie... Je suis... Procédurée. <rire> Comment s'appeler les camps de travail utilisés dans la période soviétique pour renvoyer notamment les opposants au régime Un grand nombre de ces camps étant en Sibérie. Le goulag. Bonne réponse. Paul, à 10 monde. millions près, combien y a-t-il d'habitants en Sibérie C'est une excellente question. Eh oui, à 10 millions près en plus. C'est une belle fourchette là. tous les veut dire que c'est soit genre 0 soit genre 20, <rire> soit genre 20 millions. Ça va être ridicule. On compte les gens qui sont encore dans le goulag ou pas <rire> 5 millions C'est mauvaise réponse. Ouais, bah oui. 50 millions 39 millions. Quoi euh... 39, oh, putain, allez, RPZ. Le... Comme la dédition que t'as gagnée, Adelaide. 39 millions. Ils sont fous. Oui. oui. Oh, oui. oh oui. Paul, quel nom donne-t-on au type de forêt boréale présent en Sibérie Boréale hmm. L'Oréal. Ah. Oh, <rire> la vache, je l'avais pas. Euh, la la, la, la toundra. C'est mauvaise réponse. Ça, ça, Vas-y, j'ai lu, lu Michel Strogoff pour rien. C'est la taïga. La taïga. La taïga, c'est ça que je voulais dire. Ouais, je t'ai dit la toudra. Oui, j'ai fourché. Quel lac de Sibérie est la plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la terre, aussi transparente qu'on y voit parfaitement jusqu'à 40 mètres de profondeur. Rendez-vous compte. Tu dirais ba euh, Baïkal Eh oui, oui wow Baïkal, 2 points, 3 points pour Paul. Bravo. Bien. Ça fait donc 5 points pour Victor, 3 points pour Paul, 1 point pour Adeyde. Mais tout reste possible puisqu'on passe à la presqu'à fin. Ça marche. La presqu'à fin, c'est trois catégories homophones. C'est question chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes, c'est bleu, bleu et bleu. Victor, tu es toujours celui qui choisit en premier entre bleu 1, bleu 2, bleu 3. Euh, bleu 3. Victor, quels sont, avec le bleu, les deux autres couleurs primaires Le rouge et le jaune. C'est une bonne réponse. Quelle est d'ailleurs la dénomination exacte du bleu en tant que couleur primaire Dénomination que l'on trouve notamment sur les cartouches d'encre. Cian. Bonne réponse. Quel royaume disparu en 1871 lorsqu'il a intégré l'Empire Allemand a donné son nom au premier pigment bleu synthétique moderne en 1704 C'était reconnu par la Société des Nations, ça Tu peux ça me répéter la question, s'il te plaît Oui, okay, ça avec plaisir. Quel royaume disparu en 1871 lorsqu'il a intégré l'Empire Allemand a donné son nom au premier pigment bleu synthétique moderne en 1704 Ouais, alors là, je vois pas alors de... Alors ça, j'en sais rien. Je, euh... je suis en train de me passer toutes les nuances de bleu. Un peu incroyable, je trouve de pas. De grey De gray. Euh, Bleu de carthage C'est une mauvaise réponse. Paul, t'aurais pensé à quoi Indigo, comme Pokémon. <rire> <rire> mais non, la Prusse. Bleu de Prusse. Ah ouais, la non, je l'avais la pas. Je pas. Victor, quelle civilisation a été la première à obtenir un pigment bleu à partir de l'azurite, un carbonate de cuivre naturel Quelle civilisation Oui. Oui. Euh... Bah, bah, ça va être au pif hein. Ouais, non mais ah, oui, oui, oui. Oh, ça va être un truc genre les Ah les pygmées. Ouais. Ah, les pygmies. les, oui. <rire> les pygmées <rire> contre les pygmées, bien sûr, allez, ah, bien sûr. <rire> euh, les... les Mayas. Mauvaise réponse. Égyptiens Ouais, Égyptiens. Ah, au pif. Ah, ah, <rire> Quel bleu portant le nom de l'élément chimique de numéro atomique 27 était décrit par Vincent Van Gogh comme une couleur divine et il n'y a rien de plus beau pour installer une atmosphère Bleu outremer Non, cobalt. Cobalt. Le bleu ouais. de cobalt. Ah mais oui, je putain, j'ai pas, pas réfléchi. Et l'outre-mer, ouais. c'est pas un élément chimique. Ah oui, je suis con. Ah oui, loutre ça fait deux fois. Faire nickel, outremer <rire> Ça fait deux points pour Victor, 7 pour tout. Victor, tu es quand même en finale. Oh. Oh. C'est donc en un... quart de finale Un oui. tout petit manque de panache sur la fin, mais c'était pas mal. Ça va donc se jouer entre Paul et Adelaide, la dernière place de cette émission en quart de finale. <rire> mais Après, je suis gagnant des deux côtés. Soit je gagne, je vais en quart... Soit je gagne je dis, c'est l'anniversaire d'Adélaïde, je lui ai dit, c'est gagné. Donc soit je Soit je gagne, c'est vrai. Adélaïde, c'est un peu C'est Joey. Fait, euh, <rire> si tu gagnes... Gagne. Alors, euh, soit gagne, soit tu perds. Adélaïde, bleu bleu 2 Bleu 1 ou bleu 2 Bleu 1. 1. Qu'est-ce qu'il a un bleu lorsqu'on parle d'une personne On dit qu'une personne est un bleu. Oh, bon, un petit nouveau. C'est une bonne réponse. Elle a dit c'est quoi un petit nouveau À quelle entreprise a créé en 2010 le parfum pour homme appelé Bleu Chanel? I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. <rire> Bonne réponse. Il est mort. Hein? Il est tombé passé à la question Q. <rire> oh! Wow la question! Wow ah! Ah la question qui! vibratoire Adélaïde quel va, médicament est surnommé petite pilule bleue le Viagra bonne réponse <rire> toi tu vas tomber sur un thème non, mais je t'ai dit c'est le thème pute c'est obligé Adélaïde quel est le terme scientifique d'un bleu lorsqu'on parle de la marque apparaissant sous la peau après un coup une échymose bonne réponse ah, oui. va-t-elle faire le grand chelève Adélaïde Adélaïde quel adjectif qualifie la pâte des fromages appelés bleus les fromages qu'on appelle bleus, on dit que c'est des fromages à pâte. Non, oh, putain, je m'en rappelle pas. C'est pas ça, mais pâte molle. Non. J'avais pâte molle aussi. Non non. non. Percier à pâte oh, percier un truc. Putain, je le savais. Ça fait donc 4 points pour Dalayne, 5 points en tout. Non non non. non. <rire> Paul c'est ça, 3 sur 5 et qualifié. Oui, bah c'est très dur franchement. Pense... Bleu. Oui oui, Paul. Alors, <rire> qu'est-ce que ça peut être Mais qu'est-ce que ça peut être Quel pays européen oh ouais. est représenté dans le sport collectif par la Squadra Azzurra oh, au maillot ça. bleu alors que cette couleur n'apparaît pas sur le drapeau national Corse. L'Italie. La Squadra Azzurra je, je, je vais pas faire le malin parce que je sens que la suite va être moins rigolote. Un point pour Paul. J'ai peur. Moi aussi. <rire> en France, de quel type de lait le bouchon est-il bleu De quel type de quoi De quel type de lait le bouchon est-il bleu <rire> en Putain. France. Putain, j'en je je sais rien, j'ai lu que des fois la chite du lait entier, je sais non, et je crois que la bouteille il est rouge. Le demi-écrémé, il est Putain, j'ai bibulé ce matin, il était blanc. Là, <rire> <rire> donc la couleur du liquide là, de... Oui, oui, non, mais, mais, mais, le... en France de quel type de lait le bouchon est-il bleu Lait mauvaise réponse. Demi-écrémé. Paul. Ah, quelle est la traduction anglaise du stade de cuisson bleu de la viande Quand on demande une cuisson bleu d'une viande, en anglais, ouais. ça donne quoi Ah, il faut le dire en anglais Oula Et c'est pas... Waouh Waouh Waouh Waouh Waouh Comment t'as écrit ça Waouh Waouh Waouh Je sais pas R-A-R Non Waouh Ou r a w e c u e c u e c u e c u e c u e c u e c u e c u Ah, Excuse-moi si j'ai pas l'accent <rire> <Quoi> <rire> Tu vois, vois pas ce qu'il croit que l'hilarité Rare On a Oui bah waouh wow. ouais. R.A.R. Une bonne réponse temps finale sinon c'est la dé va Quel peuple du Sahara est surnommé les hommes bleus à cause de la couleur de leur chèche qui déteint sur la peau avec le temps J'ai bédouin C'est mauvaise réponse c'est Toirig Oh putain Sois-là oh oh Tu réponds bien à cette été... question voilà, voilà, C'est la cinquième c'est impossible Tu sais pas ces questions tu as un final sinon c'est la délite qui va. En électricité, à quoi correspond le fil bleu Bah c'est le, le moins. C'est une mauvaise réponse Paul. C'était le plus. C'est le neutre. Ah oh, oh, C'est pas le vert, le neutre. C'est tellement Le neutre et la terre, c'est ça Oui. Le bleu c'est Ah bon Le bleu c'est le neutre. Oh <rire> <rire> tu <connais pas> <rire> Je ça fait donc égo, toi, ça 7 fait points ça. pour Victor, 5 points pour Adelaide et Paul. Mais comme Adelaide a marqué le plus de points sur toutes les émissions, c'est elle qui va en quart de finale. Paul, est-ce que tu as un dernier mot Tu es éliminé. joyeux anniversaire, Adéry. Les... Et oui, qu'est-ce que <rire> c'est son anniversaire <rire> oh, okay, wow, ça déjà... oh, écoute, c'est parfait. Encore Vous mieux pour rentrer dans la trentaine que de le passer en direct avec vous, chers auditeurs. Oh yeah, oh, yeah. <rire> On remet la couture à zéro et on passe à la fin. Ah, le bon. binôme. Le binôme qui, qui a oh, couru oh, après Paul et Quentin <rire> dans les deux premières manches, surtout en final Eh oui, c'est bon. C'est parti <rire> Très vite Très fort la fin, c'est dit qu'ils sont qui vont de 0 à 9 et qui ont rapport avec les chiffres qui la concerne Une bonne réponse à point. Le premier ou la première à 3 points à gagner oh. Une question a été choisie par euh, Quentin, le premier éliminé. Si vous tombez dessus, elle peut être double. Je vous expliquerai. Voilà. Et sachez que si la finale <rire> se Voilà. Voilà. Et chassée. Et chassée. Et surtout, sachez <rire> que si la finale se joue chaque à son tour, vous droit, une fois, de récupérer une question à votre adversaire. La personne qui a marqué le plus de points dans toute la démission, c'est-à-dire... C'est désir Victor 26 à 23 peut choisir euh... que ça se joue à la rapidité où chacun son tour. Chacun son tour. Très bien. Ouais, Victor, la la je dis un premier en, en premier ouais. un chiffre entre 0 et 9. 2. Euh, 2. Quel groupe a sorti en 2019 l'album Deux frères, premier album de rap français dont l'intégralité des titres est au moins certifié platine, soit l'équivalent de 100000 ventes Bigflo et Oli. C'est une mauvaise réponse à délai, est-ce que tu veux récupérer ah, la question Absolument pas, j'en ai plus à Très bien. PNL. Ah ouais. ouais. <rire> ah ouais. On va... Zéro, zéro. de jeunes, ça. Euh. Allez, un chiffre entre 0 et 9 <rire> s'il te plaît. Le quatre. C'est la question double. Non, ah, sans ah, blague. <rire> je te pose le début de la question. Au théâtre et au cinéma, qu'est-ce que la soit tu me dis j'y vais, si tu réponds bien, c'est plus deux, si tu réponds bien, mal, c'est moins un. Soit tu me dis j'y vais pas, et on passe à autre chose. Allez, vas-y, je m'en fous, j'encore deux finales. Mais oh, oui, t'es oui. califié. Allez, c'est l'anniversaire, adieu. C'est mon anniversaire, c'est mes 30 ans. Attention, attention Mais oui. <rire> j'ai la ma question C'est le troisième qui gagne et le quatrième qui est qualifié. Oui. Elle qui serait qualifiée. Ah allez. Ah oui, c'est oui, oui. la fête. La fête yeah, oui. Non, là ce serait On prend vous. Vous êtes met <rire> mettre un point au cinéma et au théâtre, qu'est-ce que le 4 voilà. mur Et eh ben c'est quand tu parles au spectateur C'est une bonne réponse. 2-0 pour AD. c'est un peu faux. C'est Tu brises le 4 mur. Le 4 mur, c'est public. Oui, donc c'est pas ça. J'ai c'est littéralement pas ça. Le 4 mur, c'est le mur qui sépare les acteurs des spectateurs. Oui, c'est parce qu'il y a des laydes. J'ai quand tu parles au spectateur. Bah non, c'est c'est vrai. le 4 mur. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais Non, mais j'avais l'idée. 2 0 par. Tout le 4 ben, je sais pas 6. 2, 4, 6. En quelle année le jeu Pro Evolution Soccer 6 est-il sorti <rire> Oh, c'est vache, ça. <rire> J'aurais tendance à dire 2006. Eh oui, ah, bonne réponse. Eh ah, oui, voilà, ouais. ouais, ouais. c'est logique. Allez, 8. Adelaide pour la victoire, le 8. 8 c'est beau. Eh. Quel joueur de basketball est le ah, seul... Est ah, alors... En plus, je vais me faire voler la question. Quel joueur de basketball est le seul dont deux numéros ont été retirés au sein de la même franchise, en l'occurrence les Los Angeles Lakers Ses numéros étant le 8 et le 24 qu'il a tous deux portés lors de sa carrière. C'est celui qui est mort. Ah, je ne dis rien. Quel joueur de basketball est le seul dont oui, deux numéros ont été retirés au sein de la même franchise <rire> En l'occurrence, les Los Angeles Lakers. ces deux numéros étant le 8 et le 24 qu'il a tous deux portés lors de sa carrière. Michael Jordan. C'est mauvaise réponse. Victor, oui. est-ce que tu veux récupérer la question euh, Ouais. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Ah. De deux-deux. Euh, de <rire> Victor, pour la victoire, parce qu'il y a deux-deux, si donc mort, tu hein. peux gagner la victoire. Ouais. Il y a zéro C est C est Comment appelle-t-on le système d'écriture composé uniquement des chiffres 0 et 1 Oh Binaire. Et c'était Victor et Victor euh... On a remonté Oh, oh, oh, oh, est... oh je suis trop content. Ouais. <rire> Victor, tu remportes cette peluche Mario, bravo oh Et tu auras la bonus de 3 points dans le quart de finale Adelaide, Adelaide. Alors... à Delaïde, à Delaïde. C'était à 2-0, là, qu'est-ce qui s'est passé Mais euh, autant le binaire, je l'avais, autant le Combi Bryant, euh, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Il fallait prendre alors, le 0 à la place du 8, alors Ouais, bah bah ouais, bon, ouais vois, on était ouais, dans ouais. le 2, 4, 6, 8 euh, oh, ouais. Tu nous feras le plaisir de revenir pour les quartiers de finale en tout Peut cas Peut-être ah, okay. <rire> <rire> eh tu sais, J'ai 30 ans maintenant je suis imprévisible <rire> <Wow>. <rire> La folie <rire> <rire> Victor, un peu pour ta victoire Je suis très heureux d'avoir gagné ce Mario Je crois que c'est le plus beau cadeau que tu pu tu puisses faire dans une démission Je pense qu'il n'y avait pas plus beau ah. Attends, ah, pas À part la Switch Il ouais. y, y, y, y, une... y a quand même la Switch On, on est sur Tipeee si vous voulez nous donner de l'argent pour faire des des sujets yes, y... spéciaux sur les thèmes comme yes. par exemple Paul euh, oui moi moi en tant que le tel. Mexique et les Nations Unies Mexique <rire> sous la société des Nations oh, non <rire> Retrouvez-nous sur Cloud Podcast Addict Spotify Instagram Twitter YouTube et plein d'autres plateformes comme les plateformes oh, les filles c'est le meilleur black de la démission ça. on se retrouve dans 10 jours pour le 3ème 8ème de finale de la démission yes, en attendant vrai, oui. garder la pêche mais, mais la balle n'est pas va, noyau ouais